Bonsoir, François avec vous pour feuilleter le calendrier des esclavages et des libérations. Le 22 juillet, que s'est-il donc passé le 22 juillet eh bien par exemple, le 22 juillet 1524, en Allemagne, Thomas Münzer écrit aux princes, au pluriel, les princes, « Votre puissance touche à sa fin. Bientôt, elle va être donnée au petit peuple. » vous vous rendez compte, en 1524, en Allemagne. Est-ce qu'on est qu oserait dire une chose comme celle-là en France en 2018 Hein <rire> Ah ben non, quand même hein On aurait trop peur de perdre son boulot, ou de perdre son logement, ou, de, euh, ou que ses enfants perdent leur boulot, ou que, etc. Ah oui Mais il était gonflé, quand même, Thomas Münzer. Votre puissance touche à sa fin, bientôt, elle va être donnée au petit peuple. 1524. 1863, Grande-Bretagne. Sur l'invitation des syndicats londoniens, cinq délégués ouvriers parisiens, deux bronziers, deux mécaniciens et un chemisier se rendent à Londres pour une manifestation en faveur de la Pologne. C'est avec eux que sont jetées les bases de la future internationale. Alors, internationale avec un I majuscule, bien entendu. 1901, Grande-Bretagne. Tafwell, les syndicats sont déclarés particulièrement responsables des dommages causés aux employeurs pour faits de grève Eh oui eh, on ne recule devant rien hein quand on a le pouvoir on veut tout le pouvoir 1908 Grande-Bretagne à Hyde Park rassemblement de 250 000 personnes convoquées par le, N, le WS PU, Women's Social and Political Union, sous la direction de Emmeline Frankhurst, qui est de sa fille. Cette réunion fait partie de la stratégie du mouvement féministe en vue d'obtenir le droit de vote pour les femmes. En 1908, une réunion sans violence et sans résultat. 1916, USA, à San Francisco. Une bombe anarchiste explose sur le parcours du défilé organisé pour soutenir l'entrée en guerre des USA. Cette explosion est suivie d'une véritable chasse aux sorcières dont les ouvriers révolutionnaires et les anarchistes sont les premières victimes. 1932, Italie, à Rome, mort de Malatesta, militant et dirigeant anarchiste, critiqué par ses compagnons, persécuté par la police et rongé par la maladie. Une époque de l'anarchisme s'achève. Mais on peut dire que l'anarchisme ne meurt jamais. Tant qu'il y a de l'humain en nous, il y a de l'anarchisme en nous. 1942, Pologne. Début de la déportation des 310 000 juifs sur 400 000 du ghetto de Varsovie vers le camp de concentration de Treblinka. 1970, Espagne. Suite aux affrontements de la veille, la grève s'étend à toute la province. 1977, la veuve de Mao Tse-tung et trois de ses collaborateurs sont exclus du Parti communiste chinois. Le 23 juillet, 23 juillet 1877, en Afrique du Sud, à Kimberley, 50 travailleurs africains sont en grève. 1888, France, à Lille, lors de la fête de la lyre des travailleurs, l'international est interprété pour la première fois. 1888, 1902, Russie. Fondation du Parti Social Ouvrier Révolutionnaire. Il aura une action importante en milieu paysan, mais sera souvent truffé d'agents provocateurs de la police. <coughs> truffé d'agents provocateurs de la police. Tiens, tiens, en 1902, en Russie. C'est pas en France qu'on verrait des choses pareilles. Hein truffé d'agents provocateurs de la police. Oh Depuis 1902 jusqu'à 2018, on n'a jamais vu d'agents provocateurs dans la police utilisé par la police. Hein, mais non, mais non. Vous voyez le mal partout. 1903, France, à Nbon, les grévistes dépavent les rues, brisent les devantures des magasins qui ne, sont, qui, ne font pas crédit, qui ne font pas crédit. Les soldats attaquent, baïonnette au canon. L'état de siège est proclamé, la lutte continue et se durcit. Vous voyez, la violence est toujours du même côté. Hein. Le droit d'un côté, la violence de l'autre. 1909, Espagne. Formation d'un comité de grève comprenant syndicalistes, anarchistes et socialistes. Syndicalistes, anarchistes et socialistes. En voilà qui savait faire l'union. 1918, Suisse. Projet pour une loi concernant le refus de services militaires pour raisons de conscience. En 1918. 1926, Japon. Fumiko Kaneko, 24 ans. Militante anarchiste, se suicide en prison. 1936, Espagne. L'ambassadeur allemand, Welzeck, note qu'il sait que la France va libérer, va livrer des armes aux républicains espagnols. Environ 30 bombardiers et un nombre considérable de canons de 75 mm. Eh oui, tout ça, euh, euh, plus ou moins clandestinement. La France livrait aussi des armes, mais alors beaucoup plus clandestinement, beaucoup plus discrètement, alors qu'elle aurait dû le faire... Euh, euh, Carrément, hein, à le montrant, parce que c'était 1936, la guerre d'Espagne, c'était les prémices de la Deuxième Guerre mondiale. Hitler, Mussolini, Franco testaient les réactions des populations et testaient l'efficacité des, des armes nouvelles hein, euh, en vue de la guerre qui allait euh, bientôt arriver qu'ils étaient en train de préparer. 1952, Égypte. Le coup d'état des officiers libres contre la royauté entraîne l'armée, seule institution organisée du pays. 1959, Nicaragua. La garde nationale ouvre le feu sur une manifestation d'étudiants protestant contre la répression de la guérilla. C'est le point culminant des massacres d'étudiants cette année. 1961, Nicaragua. <coughs> fondation du FS LN, Fonds Sandiniste de Libération Nationale, lié aux masses populaires, en souvenir de Sandino. Le principal fondateur, Carlos Fonseca, mourra au combat le 8 novembre 1976. 1977, France, à Mulhouse, lors d'une manifestation pour l'emploi, inauguration de la plaque, Musée des travailleurs, musée des travailleurs. Ah il faut aller visiter le musée des travailleurs à Mulhouse. Musée des chemins de fer, musée de l'automobile. 1984 France, le gouvernement autorise 1950 des 2417 licenciements demandés par la direction de Citroën. La CGT qui avait mené une grève en mai contre les licenciements proteste et qualifie cette décision d'injustifiable. 24 juillet. 24 juillet 1783, Venezuela, <coughs> naissance de Simon, Rosé. Simon José Antonio de la Santissima Trinidad de Bolivar à Caracas. Il deviendra Bolivar, le libérateur de l'Amérique latine. 1873, Espagne, une loi réglemente le travail des femmes et des enfants. 1873, France, à l'Assemblée nationale, le député de Cazenov de Pradine affirme que la basilique du Sacré-Cœur, qu'on va élever sur la butte de Montmartre comme une construction d'utilité publique, constitue un grand acte d'expiation, entre guillemets, un grand acte d'expiation, et, entre guillemets, de nouveau, une protestation éclatante contre les crimes de la commune. Fermez les guillemets. Pèlerin touriste, souviens-toi. Oui, alors moi je me souviens d'un capitaine de Cazenov. Bon, 1877, USA, dans, le... dans 17 états, grève générale des cheminots, organisée par les chevaliers du travail pour la journée de 8 heures. 1908, Turquie, après la révolution des jeunes, le droit d'association est reconnu. 1914, France, une foule considérable déferle sur les boulevards parisiens à l'appel de la CGT pour manifester son opposition à la guerre qui est à l'horizon. 1946, Japon. L'annonce de 75 000 licenciements dans les chemins de fer provoque une lutte qui se prolongera jusqu'à la victoire. Belgique, mort de Cardine, fondateur de la jeunesse ouvrière chrétienne en Belgique. Au Japon cette fois, Fumiko Kaneko, née à Yokohama le 25 janvier 1902. Fumiko Kaneko connaît la misère dès son enfance. Elle est prise en charge par sa tante qui vit en Corée, de retour à Tokyo. Elle travaille comme employée de maison et comme vendeuse de journaux. Misère et anarchie. À cette époque, elle fait connaissance de Yol Pak, coréen, né également en 1902. Il avait quitté l'école normale de Séoul pour se rendre au Japon. Il y participe au groupe des vagues noires et au groupe des camarades anarchistes. Il fonde la société des réfractaires, Futaisha. Dès leur première rencontre, Fumiko et Yol sympathisent. Fumiko devient anarchiste. Ils vivent ensemble. Victime du tremblement de terre, le terrible tremblement de terre de, de, du Kanto. <coughs> en septembre 1923, ne fait pas seulement les 100 000 victimes qu'on lui attribue, il est l'occasion d'une vague de répression policière qui fera des milliers de morts. Fumiko et Yol seront arrêtés. La Futeisha fait l'objet d'une enquête connaissant Leur hostilité à la famille impériale, le juge d'instruction leur arrache le faux aveu selon lequel ils ont organisé une conspiration en vue d'assassiner l'empereur ou le prince héritier. <rire> crime de l'Aise majesté C'est ainsi qu'est née de toute, de toute pièce l'accusation du crime de lèse majesté Le 25 mars 1926, Fumiko et Yol sont condamnés à mort par la Cour suprême. Le 5 avril, leur peine est commuée en travaux forcés à perpétuité. Le 23 juillet de la même année, dans la prison de Togishi Fumiko, se suicide. Elle avait 24 ans. Yol reste en prison jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il est relâché en octobre 1945 de la prison d'Akita. Après 22 ans de captivité, il retourne en Corée. Il y en a eu des gens dans le passé qui se sont battus pour qu'on ait un, un avenir un peu meilleur que ce qu'ils connaissaient eux Une petite revue de presse sur le pouce, comme ça. Cap Vosges, les premiers emplois, point de suspension, enfin, point d'exclamation. 14 ans après le lancement du projet, la zone d'activité de Damblin accueille ses premières entreprises. 20 emplois y seront créés, seront créés, bien loin des 1500 promis à l'origine. Le coût de l'opération, 34 millions d'euros, est, quant à lui, bien réel. Voilà, alors, euh, François Manson, président du Conseil départemental des Vosges, déclare, d'ici deux ans, je pense qu'on y verra plus clair. Euh, oui. Benalla. Oui, euh, on saute du coq à l'âne. Quoique, il quoi y a quand même euh, un fil conducteur. Hein, euh, euh, je ne fais pas exprès, mais c'est comme ça. Benalla, l'affaire qui fait trembler l'Elysée. Un proche collaborateur du président, accusé de violence en marge du 1er mai. Alexandre Benalla a été mis à pied après avoir frappé un manifestant en se faisant passer pour un policier. Mais le chargé de mission de l'Elysée n'a pas été limogé et les faits n'ont pas été signalés à la justice comme l'exige l'article 40, je crois, de la Constitution qui exige que tout citoyen, quel qu'il soit, quel que soit son niveau de responsabilité et, et, et qui plus est, les élus, les responsables euh, doivent, doivent signaler à l'autorité judiciaire Tous les faits délictueux euh, qui euh, viennent d'arriver à leur connaissance. Bon, il faut croire qu'à certains endroits, la loi, euh, on s'assoit dessus. Hein. Ah oui, bien sûr, les barbouzeries, euh, c'est pas d'hier. C'est pas d'hier, mais on pensait que c'était fini. Catalogne, fin du mandat d'arrêt contre Puigdemont. Carles Puigdemont est actuellement en Allemagne. Et il va pouvoir rentrer euh, dans sa Catalogne natale. Euh, peut-être pas pour se présenter à des élections, mais enfin, bon, euh, je pense qu'il ne restera pas euh, l'arme au pied au point de vue politique. Euh, il continuera à militer, c'est sûr. Nicaragua, une vraie guerre civile, une répression féroce. L'un des paramilitaires fidèles à Daniel Ortega en patrouille dans la ville de Masaya. Alors oui, bah, le, le gars, il est, le type, il est bien, bien armé. Euh, Ce n'est pas une petite matraque qu'il a en main, c'est un fusil. Voilà. Voilà ce qui nous attend peut-être, si euh, on continue à, à voter mal. Si on continue à voter mal. Eh oui, parce que les Français, ça fait un certain temps qu'on vote mal. Hein ben oui. Et, et après, après, on prend des coups de marteau sous les doigts et on, et on pleurniche. Et on, ben oui, ben, ben oui ben, on a, n'a on qu'à s'en prendre à nous, tout simplement. Brexit. Et s'il n'y avait pas d'accord, Bruxelles a appelé hier ses pays membres à envisager tous les cas de figure concernant le Brexit L'Union Européenne redoute notamment une rupture brutale sans période de transition. Eh ouais. Bon, alors il n'y a pas que des choses désagréables. Mise Vosges pour inaugurer la mairie, pour inaugurer les nouveaux locaux de la mairie, la municipalité, avait convié de nombreux élus locaux, mais pas seulement, puisque Amandine Lann, Mise Vosges... 2018, originaire du village, était également de la partie. Alors euh, là, on a une très belle photo. On a la Miss Vosges avec sa couronne, euh, un bouquet de fleurs, euh, euh, très bien coiffée, très, enfin, très bien habillée, etc. Euh, très jolie. Et puis, Madame la mère à côté avec son écharpe euh, qui. Euh, ouais, eh bien, euh, on peut regretter qu'il n'y ait pas plus de Madame la mère euh, dans les Vosges et en France et partout ailleurs. Hein, voilà. Une dame qui, qui représente bien sa commune. Euh, autre élu euh, local, mais du sexe masculin, cette fois-là. <rire> <Et> ben oui, <rire> que, que voulez-vous? L'attention de trop pour le président. Point d'interrogation. Remiremont intercommunalité. Dans un courrier adressé aux élus mardi, Michel Demange indique vouloir quitter la présidence de la communauté de communes de la Porte des Vosges méridionale. Une annonce qui fait suite à des mois de tensions internes. C'était le samedi 21 juillet. Voilà. Alors, euh, ben, on verra. Euh, D'Arina et Valentine sont de retour. Ah, D'Arina D A R Y N A et Valentine T Y N sont de retour. Cet été, les époux Laurent accueillent Darina et Valentin, une sœur et un frère ukrainien. Ce séjour de trois semaines doit permettre à ces deux jeunes gens de faire baisser leur charge à radioactivité. Ouais, et on nous continue à nous vendre du nucléaire à nous autres Français. Hein, et à nous faire croire qu'il n'y a, a, a, a pas de problème. Hein. Le nucléaire, c'est sûr, c'est oh, fiable, etc. Alors là, double page... Crise politique. Silence maintenu du président de la République. <rire> » Mettez-vous à sa place hein La garde à vue d'Alexandre Benalla a été levée hier soir. L'ancien conseiller à l'Élysée sera présenté à un juge d'instruction ce dimanche. Hier majorité c'était donc hier. Hier majorité exposition et opposition se sont vivement écharpées à l'Assemblée eh oui, ben oui, euh, Benalla. Benalla. Ah, encore un, un drone de citoyen, tiens. 1er mai, Alexandre Benalla, chargé de mission, entre guillemets, chargé de mission, à l'Elysée, en tant qu'adjoint au chef du cabinet du président, est filmé, frappant des manifestants du défilé social à Paris. Casque intégral et brassard de police, il était autorisé à se tenir aux côtés des forces de l'ordre en observateur, entre guillemets, en observateur. Autorisé par qui euh, à quel titre Oh ben, on ne sait pas. On ne sait pas, voilà. Enfin, en tout cas, on ne peut pas nous le dire, ou en tout cas, ou on ne veut pas nous le dire, pour l'instant. Euh, on nous le dira, c'est sûr. Ben, ben, ben, ben, bien sûr. 2 mai, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, est informé des faits selon la presse. Oui, il n'a pas su avant, il n'a su que, que le 2 mai. L'Élysée aussi a reconnu, avant reconnaissance rapidement, des agissements d'Alexandre Benalla. L'affaire n'a pas été rendue publique. Ah bon Tiens, et pourquoi Vendredi 13 juillet, l'Élysée affirme que depuis sa sanction, Alexandre Benalla est cantonné à un rôle au palais, à, à un rôle, quel rôle, on nous le dit pas, au palais de l'Élysée. Faux. Paris-Normandie publie un cliché où on, le voit, on, le voit, on voit le sulfureux conseiller escorter le couple présidentiel à Giverny dans l'heure. Bon, on, on nous ment beaucoup, hein, vous trouvez pas Oui, bon, on nous prend pour débit. Hein. Euh, on ne compte un peu que le jour des élections. La veille, pas, et le lendemain, euh, sur le lendemain, encore moins. Mercredi 18 juillet, Le Monde publie l'identité de l'auteur des violences. Jeudi 19 juillet, le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire. Une enquête administrative est lancée par l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, la police des polices, et une troisième par l'Assemblée nationale. Patrick Stroza. Stro, Stroda, pardon, ben oui, S-T-R-Z-O. Ben oui, oui. Euh, n'étant pas polonais, je ne sais pas prononcer euh, quatre euh, consonnes de suite. Euh, directeur du cabinet d'Emmanuel Macron est entendu comme témoin. Dans le monde, il explique avoir décidé des sanctions contre Benalla, mise à pied deux semaines sans versement de salaire et changement d'affectation. Oh, ben ils sont pas méchants là, hein. Vendredi 20 juillet, Benalla est placé en garde à vue à ah, quand même. L'Élysée annonce qu'il a été licencié pour avoir reçu des, des enseignements vidéo qu'il n'était pas autorisés, des enregistrements vidéo qu'il n'était pas autorisé à détenir. Samedi 21 juillet, trois policiers sont à leur tour placés en garde à vue, suspendus de leurs fonctions. Ils sont suspectés d'avoir transmis mercredi à Benalla des images de vidéos de surveillance concernant celle de Benalla et Vincent Kraz. Euh, Gendarmes réservistes et agents d'accueil pour LRM, la République en marche, le parti du président, présents sur la vidéo, sont prolongés. Le domicile privé de Benalla à Issy-Limoulino, euh, Haute-Seine, est perquisitionné. Benalla doit annuler son mariage prévu ce jour. Euh, on a cherché, il n'y avait pas de mariage prévu à, à Isili Moulineau aujourd'hui, il n'y avait pas de publication encore, encore un autre mensonge qui s'ajoute aux autres sans grande importance mais encore un mensonge l'opposition LR s'indigne à propos du badge d'accès à l'Assemblée Nationale dont il disposait depuis un an il lui a été retiré il y a trois jours gardes, il avait le droit de pénétrer absolument partout dans l'Assemblée Nationale c'est un badge qui n'est attribué qu'à Un, un nombre très faible de personnes. Donc il était quelqu'un de très important par rapport au président de la République et à son entourage immédiat. Les gardes à vue d'Alexandre Benalla et Vincent Crass ont été levés, tout comme celles des trois policiers soupçonnés d'avoir transmis des images de vidéosurveillance à Benalla. Ils seront présentés tous les 5 dimanches à un juge d'instruction. Lundi 23 juillet, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, doit être entendu par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Alors bon, j'ai écouté ça et j'ai même enregistré. Alors un jour prochain, ben, je vous passerai des bouts de ces enregistrements-là. Ben oui, voilà, l'affaire la, Benalla embarrasse l'Elysée. Les ouvriers du bois fêtent Sainte anne Bon, eh ben, bien c'est bien. Euh, lieutenant-colonel Benalla. Ah oui, Benalla, à 26 ans, il est lieutenant-colonel. Alors que les gens qui ont fait une longue carrière dans l'armée, qui ont passé tous les examens, les concours nécessaires, qui ont fait les campagnes euh, qu'il fallait, etc. Eh bien, euh, à 26 ans, ils ne sont pas lieutenant-colonel. Ah, ah ben non. Ah, ils sont capitaines, disons. Hein Alors, euh, Chine-Afrique, un mariage solide. Ah ben voilà quelque chose qui est bien pour la, la paix du monde. Encore que... En tournée en Afrique, Xi Jinping s'est rendu au Sénégal pour y signer des accords commerciaux. Reportage à Dakar où les liens entre les deux pays s'intensifient. Euh, C'est-à-dire que la Chine prend de plus en plus de place commercialement, euh, euh, diplomatiquement, politiquement, euh, euh, militairement en Afrique. Et la France, eh ben, on la pousse doucement, doucement vers la sortie. Eh oui. Si la France avait joué un peu mieux son rôle après la fin de la colonisation, peut-être qu'en Afrique, on y serait euh, encore, en tout cas autrement. Et ça se passerait mieux. Mais bon, voilà. Alors, euh, affaire Benalla, euh, colon est-il euh, infusible Oh ben, il y a des chances, hein Ah, ben, et, et ben oui, Gérard Collomb, c'est lui, lui qui va fusionner, qui va fusibler, qui va fondre, qui va, hein, voilà, qui va exploser euh, sous l'intensité du courant, et, etc. La différence de potentiel qui sera euh, appliquée à ses extrémités. Une parole, trois versions, à faire euh, Alexia Daval. Ouais, et ben, ouais, bon, allez, c'est vraiment pas brillant l'humanité soit capable de, de produire des, des événements de ce genre-là. Benalla était un électron libre, dit-on ailleurs. Pendant six ans, le Vosgien Gérard Cunin a assuré la sécurité auprès du Premier ministre, adjoint du commandant du détachement de sécurité de Matignon. Il observe aujourd'hui, d'un œil critique, l'affaire Benalla. Ah bah oui, il peut être critique. Hein. Lui, c'était son métier, il était fonctionnaire, il travaillait pour ça. Et puis on va embaucher un type euh, privé, euh, etc., dont on à qui on attribue des galons, des, des, des voitures de service, des badges, des machins, etc. Euh, voilà, enfin. sol sur, sur Monslotte, patrimoine, un bijou abandonné depuis un demi-siècle. Construit entre 1854 et 1861, le château de Sol-sur a fait les belles heures de la commune. De la commune. Euh, oui, surtout de la famille qui l'habitait. Parce que la commune, dans la commune, il y avait surtout des ouvriers qui travaillaient pour le patron et qui, eux, n'habitaient pas dans un château, loin de là, et qui ne gagnaient pas ce que gagnait le patron, loin de là. Elisabeth Géhin, donc sa première propriétaire, Elisabeth Géhin, en avait fait un symbole de l'art et de la beauté. Ah oui, c'est vrai que les, les, les cariatides qui sont à l'entrée, elles sont vraiment chouettes. Ça, c'est de la sculpture, de la vraie. Eh oui, il eh, y en a de la vraie. <rire> Euh, le tueur d'un ballon abattu dans la Meuse. Il était l'aviateur le plus audacieux, le plus grand des pilotes de chasse. Eddie Rickenbacker, as des as US. Oui, C'était un, un pilote d'avion qui était spécialisé dans euh, le fait d'attaquer les ballons euh, allemands. Vous savez, les ballons captifs qui étaient suspendus à, à assez haute altitude pour permettre aux, aux observateurs allemands d'observer le champ de bataille euh, euh, et, et au-delà. Ah oui, l'observation, c'est quelque chose de très important en matière militaire. Alors, euh, évidemment, bon ben, voilà, un avion qui arrivait à s'approcher suffisamment près et à tirer une rafale de mitrailleuse dans le fameux ballon, il faisait des trous et les, le gaz sortait, hélium ou hydrogène, sortait par les trous, et, et ben, évidemment, le ballon il avait tendance à redescendre. Hein. Voilà, il était mis au combat pour un certain temps. Brel n'a pas chanté Vesoul, par hasard. Eh non. Le 8 avril 1929, naissance de Jacques Brel à, Ch à Cherbec. Chaerbeck, commune de Bruxelles. Euh, 8 novembre 1960, il séjourne à la Bonne-Auberge, à Vesoul, semble-t-il, après un gala au, au Casino de Luxeuil. 1967, deuxième passage à Vesoul, cette fois à l'Hôtel du Nord, après un nouveau tour de chant à Luxeuil. Le 23 septembre 1968, enregistrement de Vesoul, la chanson, a depuis été reprise plus de 150 fois dans le monde entier. 9 octobre 1978, Jacques Brel meurt à Bobigny à l'âge de 49 ans. Victime, victime de la CETA, c'est-à-dire victime du tabac. Ouais. Victime du tabac. Et il y en a eu beaucoup d'autres des victimes du tabac. C'est des milliers de personnes qui décèdent encore actuellement du tabac tous les ans en France. Alors pour tout savoir sur les orties... Le Val d'Ajol, exploitante d'ortie, Nicole Annie, propose à ceux qui le souhaitent de tout savoir sur cette plante sauvage, bonne pour la santé, car elle est riche en fer, en magnésium, en calcium et en phosphore. Alors il ne faut pas la cueillir à main nue, et encore moins la manger crue. Sinon, ça, des, ça ferait des très mauvaises surprises. Les voisins entendraient les cris de loin. Hôpital, d'autres services menacés, à Remiremont. L'Association de défense de la maternité et l'hôpital de Remiremont à des maths une réunion publique ce lundi. Près de 200 personnes ont répondu présents. Oh, peut-être un peu plus même. Hein? Mais bon, euh, Vosges-Matin n'est pas forcément euh, toujours euh, au courant de tout. Hein? Ils n'ont peut-être pas pris le temps de compter les gens vraiment. Et puis peut-être que Vosges-Matin est d'un camp qui euh, souhaiterait... Euh, Peut-être pas la fermeture de l'hôpital, mais euh, qui comprendrait que certains services euh, soient considérés comme moins rentables, etc. Voilà, comme si la, la santé c'était quelque chose de rentable, comme si la vie humaine c'était quelque chose de rentable. Ben si c'est si, oui, alors à ce moment-là, il faut fermer carrément les maternités, pas seulement celle de Remiremont, les maternités, parce que en faisant ça, ben, on fermerait quasiment le robinet des naissances. Et par conséquent, on pourrait trois ans plus tard fermer les écoles maternelles. Et puis, cinq ans après, ben, les CP, les CE1, CE2, euh, collèges, euh, lycées, etc. Et puis, par la suite, il eh n'y aura plus besoin d'entretenir les routes, puisqu'il n'y aurait plus de véhicules dessus. Enfin, il y aurait des véhicules, mais il n'y aurait plus personne pour les conduire ou pour voyager dedans. Et la, la planète Terre serait débarrassée de, de, de, de le plus grand fléau qu'elle ait engendré, c'est-à-dire l'humanité. Ah ben oui, si on veut faire des économies, il faut économiser jusqu'au bout. Voilà. Ah oui, parce que les, les, la, les pires catastrophes naturelles qui ont eu lieu, les pires tremblements de terre, les pures éruptions volcaniques, les pures rats de marée, n'ont jamais fait autant de morts que, mettons, le premier jour de la guerre de 1914. Alors voilà. Donc l'humanité est véritablement un fléau. Elle est un fléau pour l'humanité et elle est un fléau pour le reste de la création. Hein, pour le reste du monde Amazon va-t-il atterrir en Moselle un bâtiment de 55 000 m2 2 000 emplois en période haute le géant Amazon envisagerait d'implanter un centre logistique européen sur l'ex-base aérienne de Metz-Frescati à Metz tout le monde se prépare à son arrivée, bon il y aura des déçus hein, parce que le chômage non seulement ils, euh, ils ne veulent pas le faire baisser ils ne veulent pas eh oui, oui, oui. Ils ne veulent pas. Il faut un, un volant d'au moins 8% de chômeurs en France pour que les syndicats euh, ne puissent pas agir euh, efficacement euh, en matière d'emploi, en matière de conditions de travail s'il si y a moins de chômage et bien les gens commencent à devenir revendicatifs ils commencent à vouloir un petit peu d'augmentation une amélioration de leurs poste de travail euh, et leur, de leurs conditions de travail etc. Donc le chômage est une nécessité pour le capitalisme français qui est euh, une des branches du capitalisme international. Ah oui le capitalisme international comme disait un certain Georges Marchais, le capitalisme internationaliste apatride c'est un renard libre Dans un poulailler libre. Hein? Vous voyez bien, tout le monde est libre. Hein? Eh oui, du course plein. La basilique d'Épinal, oscultée de haut par un drone missionné par, pour analyser les dégâts qui auraient pu être occasionnés sur la toiture de la basilique le 28 mai, l'avenir avenir toiture Vosges a fait appel au drone de Vision 88, un partenaire de haut vol efficace. Alors ça a permis d'ausculter la, la toiture de la basilique et puis de faire des photos euh, en hauteur qui sont très chouettes. Ah oui, les drones, c'est une très belle invention. Ça permet de faire des très belles photos hein, qui sont utiles, euh, notamment en archéologie, par exemple. Un nouveau directeur pour l'hôpital à Remiremont. La résidence, l'accueil, sous tension. Depuis mai, les salariés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de l'accueil ont des représentants du personnel. Tiens, pourquoi il n'y en a pas eu avant Mais la transition ne s'est pas faite en douceur. Ah, bon je me disais déjà que <rire> remirement en sortant du Moyen Âge d'un coup, d'un seul comme ça, ça pourrait faire un choc, un choc psychologique qui pourrait être fatal aux âmes sensibles. Parce que les chantiers d'aujourd'hui font la qualité de vos déplacements de demain. SNCF Réseau poursuit les travaux nécessaires à l'amélioration de vos transports. Tout au long de ces dernières semaines, nos agents et nos partenaires ont contribué à assurer la modernisation du réseau. SNCF Réseau, une page complète de pub. Hein ils ont les moyens. Ils n'ont pas les moyens d'augmenter les salaires, mais ils ont les moyens de payer de la pub. Sommet social. Pourquoi faire Point d'interrogation. Les partenaires sociaux se réunissent aujourd'hui pour définir ensemble des priorités communes de négociation. mises à mal par la méthode Macron. Ils veulent s'affirmer face à l'exécutif. Alors c'était le mercredi 11 juillet. Nous sommes le 23. Cela fait 12 jours. Est-ce que vous avez entendu des retombées de, cette, de ce sommet social « On nous cache tout, on nous dit rien », disait, comment s'appelait, je ne sais plus, voilà. L'élite des tireurs d'élite de l'armée française, Michael et Vincent, soldats au 1er Régiment de Tirailleurs-Épinal, ont remporté le challenge national des tireurs d'élite longue distance. Golbe Industrie, une chaudière biomasse à 160 millions d'euros. Point d'interrogation, en partenariat avec Veolia, Norsk-Skog-Golbe. Je ne sais pas comment ils font les, les Norvégiens pour prononcer leur, leur langue, ça ne doit pas être facile quand même. Hein. Ça doit être un peu comme le polonais, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de consonnes et pas beaucoup de, de, de voyelles. Va répondre à un appel d'offres lancé par la Commission de régulation de l'énergie pour construire un nouvel chaudière biomasse sur le site de la papeterie. Le premier train de passagers à hydrogène circulera en Allemagne. L'autorité ferroviaire allemande a autorisé l'entrée en service commercial du train à hydrogène conçu par Alstom. Mais dites-moi, dites-moi, Alstom, c'était une entreprise française il n'y a pas longtemps. Le gouvernement Macron a vendu Alstom il n'y a pas longtemps. Hum eh oui, on a vendu des on a vendu les bijoux de famille. Voilà. Eh oui. Le paracétamol peut tuer. Automédication. Ben oui, attention, hein. Euh, politique territoire, les collectivités boudent. Ben oui, parce que les collectivités, on leur en met de plus en plus sur le dos on leur donne de moins en moins de moyens de financer leur fonctionnement. Lutte antiterroriste, nouveau plan. Suivi des détenus sortant de prison. Création d'un parquet antiterroriste. Édouard Philippe a détaillé hier de nouveaux outils pour lutter contre le terrorisme. Ah oui Et s'il y avait des terroristes qui s'étaient infiltrés jusque dans les milieux très proches du Président de la République Allez, imaginez hein ah, voilà. Et On ne peut quand même pas imaginer des choses pareilles, voyons, Mais ça serait... Ah non, bah non La France compte 1,54 million de mètres cubes de déchets radioactifs. Alors je répète, parce que... Euh, voilà, La France compte 1,54 million millions de mètres cubes de déchets radioactifs bravo le drapeau irlandais flotte sur la ville voilà liberté, égalité Kylian Mbappé surdoué, spontané, lucide patriote, généreux, un gamin né le 12 juillet 1998 est devenu l'idole de tout un pays oh, la facture risque d'augmenter Alors, euh, syndicats et patrons, déjà le retour aux affaires sociales. Ben on suivra ça. Hein, Emmanuel Macron réunit aujourd'hui les leaders des organisations syndicales et patronales, puis les 100 premières entreprises françaises, objectif pousser à l'embauche et préciser les prochaines réformes sociales. Des jardiniers à 1200 mètres d'altitude. Oui, le jardin d'altitude du Chitlet mérite votre visite. l'impression que c'est les hommes ou les femmes qui conduisent mieux. Ah, honnêtement, je pense que c'est les femmes. Ce sont les femmes, elles sont plus calmes. Les hommes, comme d'habitude. Pourquoi vous dites ça bah, On a le meilleur réflexe, nous je, ouais, je pense. Ouais. C'est les hommes. C'est les hommes <rire> oh Oui. Dites ce la... que vous pensez, il n'y a pas d'œil. À 100%, même ma mère le dit. Alors monsieur, est-ce que la femme conduit mieux que l'homme Jamais de la vie. C'est un danger public. Monsieur, est-ce que vous prêtez votre voiture à votre femme Jamais. Femme au volant, mort au tournant. Vous avez déjà entendu cette petite phrase, ça fait marrer dans les dîners. On a un peu dans la tête que les femmes conduisent moins bien que les hommes. Oh, moi, je dirais que les hommes, ils conduisent mieux. Les femmes, ils paniquent trop vite au volant. <rire> Elles paniquent trop vite au volant Ah ouais, mais ça. Dès qu'il y a une petite situation, un peu euh, truc, elle ne savent plus quoi faire. La plupart. Hein. 67% des retraits de points de permis. C'est des hommes. 95% des délits sur la route, donc des, des infractions graves au code de la route, euh, comme les, les délits de fuite par exemple, 95% c'est des hommes. conduisent comment les femmes, d'après vous Et Parfois elles doutent trop. Et quand ouais. on conduit, il ouais. ne faut, euh, faut pas être douteux. Par exemple, il y avait une fois, je me rappelle, il y avait une priorité à droite, elle ne l'a pas prise par exemple. Alors, alors qu'elle était prioritaire. Enfin, vous avez bon, des anecdotes à raconter là-dessus Genre des, des femmes que vous avez vues mal conduire Non ou... mais je sais pas. Mais tous les cartons qu'on s'est pris, c'était avec des femmes. 63% des petites infractions. Donc même sur les petites infractions, on a l'impression par exemple que, je sais pas moi, pour accrocher un rétroviseur, rayer une voiture, oh, les femmes vont être maladroites. Ça c'est une sorte de préjugé qui existe. Bah non, c'est même pas vrai. Les hommes sont en général plus responsables que les, que les femmes. Elles voilà. ont moins d'accidents, mais ça ne veut pas dire qu'elles conduisent mieux. C'est qu'elles conduisent moins vite. Je pense qu'on est plus Pourquoi prudentes en général. Parce qu'on a plein de choses en tête. Là, on pense aux enfants, à la famille. Pourquoi vous pensez que les femmes conduisent mieux bah Déjà, les femmes, elles sont posées alors que les hommes, euh, sérieusement, moi, je trouve qu'ils sont agressés sur la route. Hein. 74% des homicides involontaires, donc des gens qui sont tués sur la route, sont tués par des hommes. C'est ça. C'est qu'en fait, les hommes conduisent effectivement souvent trop vite et finalement, se font moins attention que les femmes. Les hommes, avec leur voiture, ils veulent prouver, euh, je ne sais pas, que c'est plus fort, c'est vont plus vite. Il euh. faut prendre en compte également euh, tout, ce est, euh, tout ce qui est alcool. Les hommes consomment plus d'alcool que les femmes C'est un énorme problème, je suis d'accord. 89% des infractions pour conduite en état alcoolique, c'est les femmes 89%, quoi. non, c'est les hommes <rire> bon. Donc en gros, ceux qui conduisent bourré, voilà, c'est nous. nous Ça, il voilà. n'y a pas de doute voilà. ouais. Et on se garnit aussi. Si vous regardez YouTube, c'est pareil, on compte pas les vidéos qui se moquent des nanas qui se garent par exemple. Oh oh et eh bien en fait ça aussi c'est un préjugé qu'on a, on a l'impression que les femmes elles galèrent pour faire les, les créneaux, etc. Les femmes prennent leur temps, elles. Ouais, elles prennent leur temps. Exactement. Ouais. En fait les femmes elles mettent 20 secondes de plus mmh. en moyenne à se garer, mais par contre elles se garent mieux. Bah, oui. Ce que fait le mec, il arrive, c'est qu'il va vite, mais il se garde n'importe comment, et ouais. il s'en fiche et il quitte la bagnole. Je vais essayer de ne pas me de... faire écraser. Par un homme, voilà. Il faut quand même qu'on parle de cette de voiture de ouais, fonction ouais. qui est réservée normalement c'est une renotalissement pour ne pas donner de, de oui. marque euh, avec des signes distinctifs qu'on ne voit quasiment jamais dans la police nationale française c'est-à-dire les gyrophares sur l'avant, sur, sur la calandre sont plutôt des voitures qu'on voit aux Etats-Unis et tout ça d'ailleurs a fait l'objet aussi d'une enquête hier soir encore. Hein. Absolument, des vrais, des vrais privilèges, des vrais privilèges. Euh, on peut se poser Tout un tas de questions sur cette voiture hein, euh, dont il était le, le, le détenteur ou en tout cas qui était mise à sa disposition visiblement. C'est avec cette voiture qu'il rentrait tous les soirs chez lui. Voilà. À regarder, il a des LED, des leds derrière le pare-brise, LED à l'intérieur des de la calandre. Donc, ce sont les nouveaux dispositifs des voitures, des voitures, on va dire euh, utilisées oui par la police, mais quand même par la hiérarchie de la police. Ça, c'est une très belle voiture. Un commissaire n'a les... pas ce genre non, de voiture. Non, non, Le commissaire n'a absolument pas ce genre de voiture. Je pense même qu'un directeur départemental de la police nationale n'a pas ce genre de voiture. La tranche avec les moyens de la police en général Absolument, oui. Et puis euh, Jean-Marc Bayeul, hein, euh, du syndicat des cadres de la, de la sécurité intérieure, intérieure, nous le disait tout à l'heure. Euh, quand on voit l'État, la vétusté de certaines voitures de police, des commissariats comme celui de Clamart, euh, avec une voiture disponible ou deux voitures disponibles euh, et Dieu sait, et Dieu sait si les fonctionnaires essaient d'en prendre soin et de les entretenir donc la police qui n'a plus de moyens la police qui pleure pour avoir de l'argent et puis on voit cette voiture bah, qui est donnée à quelqu'un qui n'est pas un policier, voilà et qui est une vraie voiture de police, donc ça le brassard, euh, à lui ou pas à lui, euh, le casque aussi, de police un badge aussi, tu pas Non, il y a une histoire alors, de badge on, <rire> non, il peut pas avoir de carte de police et puis vous l'avez dit tout à l'heure, il a 25 ans, il est lieutenant-colonel dans la réserve citoyenne, qui n'est pas la réserve opérationnelle, mais il vient de la réserve opérationnelle où il avait un petit grade, il devait être sergent, Et il passe de là à lieutenant-colonel de la réserve citoyenne à l'âge de 26 ans, affecté au cabinet du directeur général de la gendarmerie. Je m'adresse aux Donc, spécialistes vraiment de, de la police, expérimentés que vous êtes Dominique Rizet, euh, est-ce que vous avez déjà vu ce genre de profil auparavant Non, non, non. non. Même soyons Donc, très clairs sur Charles Pasqua. Non non non, de... non non non, ouais. non non non non non non jamais. Il y a eu il y a eu des barbouzes, il y a eu des gens mmh. comme ça, mais on leur donnait pas on leur donnait pas autant d'importance. Puis n'avaient pas euh, l'oreille du président. C'était des gens bon qui réglaient des opérations. C'était un peu des, des, des coups fourrés, mais jamais. Avec de tels moyens, alors bon, euh, il y a une époque, euh, une autre époque, des noms qu'on qu ne va pas citer, mais un service avec euh, euh, trois lettres qui était, qui bon, euh, un service complètement de, de, de, de barbouze, on n'en est pas là, on n'en est pas là. Voilà, il y a un syndicaliste de police cas, est qui est disait hier, je n'ai jamais système. vu ça en 28 ans de carrière. Non, mais moi non plus. Vous savez... Hier, euh, M. Mélenchon a dit quelque chose, il a fait référence à l'histoire, il a dit, euh, il y avait un syndicaliste policier qui s'appelait Bernard de Deleplace et qui disait « un policier qui frappe un homme à terre se déshonore ». Cette phrase de Jean-Luc Mélenchon hier, Bernard Deleplace, ça a été un syndicaliste policier à une époque où il se passait des choses dans la police, des gens là. Je veux dire, à l'époque les, les, les, les, les, les petites combines c'était faire sauter des PV c'était des trafics d'influence mais là on est quand même on est en 2018, on nous a fait des promesses on nous a dit que le monde allait changer et il se passe des choses dont moi effectivement, moi c'est pas 20 ans c'est 37 ans de carrière j'ai jamais vu ça Chacun, dans sa courte existence, s'efforce de trouver son chemin. Celui qui croit au ciel voudrait tourner toutes les âmes vers son Dieu. Celui qui n'y croit pas aimerait libérer les hommes de leur croyance, s'il le faut, malgré eux. L'un, dans sa ferveur, souhaite renforcer la religion par la puissance de l'État pour soumettre les hommes à la loi divine. L'autre, dans sa sagesse, demande qu'on distingue le pouvoir politique du pouvoir religieux. Le compromis de 1905 nous vient en héritage. La laïcité n'est pas une croyance de plus, ni une religion de l'incroyance. Elle signifie la neutralité de l'État en matière de religion. C'est elle qui permet à toutes les croyances de coexister en paix dans un même pays. Elle garantit à chacun la liberté de croire et celle de ne pas croire. La liberté de pratiquer est celle de ne pas pratiquer. La Révolution française a rompu l'unité de l'État et de la religion. Le roi n'est plus le représentant de Dieu sur terre. Les biens du clergé sont confisqués, de nombreux prêtres sont exécutés. La France est ravagée par la guerre civile. C'est pour ramener la paix religieuse que Napoléon Bonaparte négocie avec le pape Pie VII. En 1801, il signe le Concordat. La religion catholique est officiellement reconnue comme celle de la majorité des Français. Les prêtres deviennent des fonctionnaires de l'État, chargés d'assurer le service public des cultes. Ils perçoivent un traitement, mais doivent jurer fidélité au régime. Les pasteurs protestants, les rabbins, seront logés à la même enseigne. Mais Napoléon ajoute d'autorité une série d'articles organiques qui réglementent jusqu'à l'habit des prêtres et leur interdit toute initiative sans la permission du gouvernement. Première cause de conflit. Ces articles organiques ne seront jamais reconnus par l'Église. Seconde cause de conflit, cette Église fonctionnarisée va soutenir tous les régimes autoritaires et monarchiques qui se succèdent au XIXe siècle. Alors l'opposition républicaine devient farouchement anticléricale. Dès 1869, Gambetta réclame la séparation des Églises et de l'État, c'est-à-dire l'abolition du Concordat. Le cléricalisme, voilà l'ennemi S'ils arrivent au pouvoir, les républicains laïcisent le pays. Deux Frances s'opposent, celle du curé et celle de l'instituteur, celle du croyant et celle du libre-penseur. À partir de 1902, on assiste à de vraies batailles rangées que suscite la politique anticléricale menée par le gouvernement d'Émile Combes. Expulsion des congrégations religieuses, rupture des relations diplomatiques avec le Vatican. Le concordat devient inapplicable. Éclate enfin l'affaire des Fiches, On découvre que le général André, ministre de la Guerre, fait ficher les officiers qui vont à la messe. Le scandale est tel que le gouvernement Combe finit par être renversé. C'est alors que s'engage la grande bataille parlementaire de 1905. Le nouveau président du conseil, Rouvier, voudrait éviter la guerre religieuse. Mais le 10 février, contre son souhait, les députés votent la tenue d'un débat sur la séparation. Le ministre des cultes, Jean-Baptiste Bienvenu Martin, dépose un projet de loi. Sous la présidence de Ferdinand Buisson, une commission spéciale prépare le débat. Le 21 mars 1905 s'ouvre la première séance de la discussion parlementaire, qui va durer toute l'année. Un débat fleuve, 48 séances de combats passionnés dans l'hémicycle, 1500 pages de compte-rendu au journal officiel. Maurice Allard n'a pas renoncé à faire de la provocation. Les anticléricaux réclament le remplacement des fêtes religieuses par des jours fériés laïcs. Certains prônent l'interdiction de la soutane. À droite et jusqu'au sein de l'église, les plus raisonnables commencent à voir le texte de la commission comme un moindre mal. Seule une fraction du monde catholique refuse en bloc le débat. Armand de Baudry-Dasson demeure intransigeant. Député royaliste de la Vendée, commandeur de l'ordre pontifical de Saint Grégoire le Grand, il défend l'alliance du trône et de l'autel. Pour lui, point de salut sans la monarchie. Un de ses ancêtres est tombé les armes à la main en luttant contre les républicains. Il en est fier. Député des Sables de l'One depuis 29 ans, le comte de Baudry-Dasson n'a jamais cessé de combattre la République. En 1880 déjà, il s'est montré si virulent que Gambetta, qui présidait la chambre, l'avait fait saisir dans l'hémicycle. Après une bagarre mémorable avec les gardes républicains, le comte fut enfermé pendant 24 heures. Il passa la nuit, au petit local, la cellule de dégrisement du palais Bourbon. Grand propriétaire, éleveur de chevaux, Armand de Baudry-Dasson n'obéit à personne. Sportif, combatif, il a mené la vie dure au cabinet d'Émile Combes. Le vieil aristocrate peut encore cogner. Mais son combat est-il toujours le même que celui de l'Église L'abbé Guéraud, en effet, semble s'éloigner de son allié vendéen. Si vous voulez ouvrir une ère d'agitation religieuse, faites-le Quant à moi, je ne m'y associerai pas Je proteste dès maintenant contre votre tyrannie Pour vos paroles qui tentent à ouvrir cette ère protestons contre ce langage Monsieur de Baudry-Dasson, pour être digne de la liberté, il faut d'abord savoir respecter la liberté d'autrui En fait de liberté, monsieur Briand, vous n'êtes pas brillant. Monsieur de Baudry-Dasson, vous m'obligez à constater que jusqu'ici, cette discussion s'est poursuivie dans le calme. J'estime qu'un catholique digne de ce nom, qu'un royaliste dévoué, ne peut voter ce texte. Je voterai donc contre au nom de la France catholique et de la liberté. J'étais à la peine, j'étais au combat je veux rester jusqu'au jour où sonnera l'heure de la prospérité pour notre malheureux pays, l'heure du relèvement national, oui. l'heure du bonheur et de la joie, l'heure de la délivrance. Et pour cela, il faut d'abord arrêter les persécutions religieuses. Dieu avec nous oui, Dieu, Dieu avec nous Non, plus de ces lois infernales Nos enfants de connaître Dieu, plus de ces lois abominables qui permettent de chasser nos religieux, plus de spoliation honteuse, plus de ces vols véritables. Je défoncerai un projet sur le bureau de la chambre ayant pour but d'expulser ou même de coller au mur tous les traîtres à la patrie. Monsieur de Podrydasson, je vous rappelle à l'ordre. Je vous prie de respecter le déroulement de la séance. Vive la France catholique Bravo. Vive la France aux Français Votée conforme par le Sénat le 6 décembre 1905, la loi est promulguée le 9 décembre et paraît au journal officiel le 11. Au début de l'année 1906, son application donne lieu à des violences graves. Les agents de l'État qui viennent inventorier les biens contenus dans les églises se heurtent aux prêtres et aux croyants qui refusent l'ouverture des tabernacles. La crise des inventaires fait tomber le gouvernement. Dans le nouveau cabinet, Aristide Briand est nommé ministre des cultes. Avec Clémenceau ministre de l'Intérieur, la décision est prise de suspendre les inventaires et d'appliquer la loi en douceur. La recherche aujourd'hui montre que les effectifs d'esclaves étaient plus importants et qu'ils existaient non seulement dans les demeures bourgeoises, mais qu'ils existaient aussi dans les campagnes, et qu'ils étaient employés non seulement en tant que travailleurs domestiques, mais aussi en tant que travailleurs productifs, sans parler de l'armée, etc. Il y a parallèlement à cela une réalité terrible, qui est celle des esclaves qui travaillaient dans les mines, des esclaves qui travaillaient dans les chantiers hydrauliques, des esclaves qui travaillaient dans les mines de sel, L'esclavage n'est pas justifié du fait de la religion, mais la religion légifère sur l'esclavage. L'essentiel, c'est que c'est une société inégalitaire dans les faits, et cette inégalité est reprise dans les textes et légitimée par les textes, puisque le Coran parle en plusieurs termes des esclaves sans jamais remettre en question la, leur statut. Et le contraire eût été euh, étonnant, parce qu'à l'époque, il était dans le, le paradigme de l'époque, il était... Euh, « Il est impossible de penser ces sociétés sans esclavage. » Il faut dire que bien avant que, que les chercheurs européens de l'anthropologie physique n'élaborent au XIXe siècle les théories raciales et, et fantaisistes que l'on sait, dans le monde arabe, on avait déjà figé dans le temps et de manière presque irréversible l'infériorité de l'homme nègre. Et cela par des érudits qui étaient respectés et très écoutés comme Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, grand lettré du XIVe siècle, qui pourtant écrit « Les seuls peuples à accepter l'esclavage sont les nègres, en raison d'un stade inférieur d'humanité, leur place étant plus proche du stade animal. » Il est sûr qu'il y a, et là justement j'ai montré qu'il y a beaucoup de qualificatifs, beaucoup de, de disons, de, de, de, de toute une vision de, de, de, du noir, de l'esclave, comme un être inférieur, etc. Il y a plusieurs termes en arabe. Pour dire esclave, on dit abd. On va dire... Euh... Rolem, Zinji, on va dire Eswed. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le terme de Eswed veut dire noir. Hein? Zingi, euh, également va également s'appliquer aux euh, noirs issus de la région donc de l'Afrique orientale. Donc, on va progressivement assister à ce que la, la, la connotation régionale euh, ou ethnique devienne l'équivalent d'esclaves. Et euh, encore aujourd'hui, dans les sociétés maghrébines, à titre d'exemple, euh, dans le sud de la Tunisie, euh, plutôt que de dire noir, on dit un esclave, on dit abd. D'abord, la disparition de l'esclavage dans la plupart des pays musulmans a été inspirée par l'extérieur. Tout simplement parce que la modernisation même et des structures économiques et des structures sociales est, est, est d'origine exogène. L'Occident est, est en train de dominer le monde, et c'est comme ça que l'esclavage le, a, été, a été aboli. Il n'a pas été aboli dans un souci de construction de société moderne. Ce n'est pas du tout ça. Et dans, dans des pays, par exemple, que je connais mieux, par exemple si on prend le, le Maroc, l'esclavage a disparu, presque sans qu'on s'en rende compte. Et je pense que c'est ça vraiment l'élément essentiel. Mais il a disparu sans que le problème soit réellement posé, C'est dommage parce que je pense que c'est quelque chose qui aurait mérité d'être posé comme problème, comme, comme, disons, comme, qui, aurait été, qui aurait mérité d'être négocié comme un, un vrai passage vers la modernité. Chez les élites africaines elles-mêmes, dont beaucoup sont musulmanes, le sentiment d'une solidarité avec le monde arabe l'emporte sur l'exigence d'un travail de mémoire. On a l'impression que le, le grand mal pouvait venir de l'Occident, mais ne pouvait pas venir de, des voisins musulmans du Nord. Aujourd'hui, les pays d'Afrique du Nord et beaucoup d'autres, du moins du Proche-Orient, sont devenus euh, très amis avec les pays africains. Alors tout ce beau monde s'arrange sur le dos de l'Occident, mais euh, on a décidé de ne pas rouvrir cette page douloureuse. 16 septembre, à l'aube, Dans le pays du Bouchonnois, c'est l'ouverture de la chasse. Mais pas n'importe quelle chasse, celle de la galinette cendrée, une véritable passion pour ces hommes que nous avons suivis pendant 24 heures. <rire> <rire> <rire> <rire> Salut ouais, ouais. ouais, ouais. Dédé, ça va Salut les Salut Robert. Salut ça va, va. va. va. va. Salut Alors, toujours cocu ouais, sûr que la, la chasse, c'est un, un art. Pour d'autres, ça peut être la peinture, la musique, tout ça, mais euh, bon, bah, pour nous, c'est la chasse, c'est un art. Oui, mmh. Bon puis, euh, il faut quand même bien dire que la chasse euh, à la de cendrée, bon, c'est typique du bouchonnois. Ouais. Vrai, pas... ah ouais. bah, ah ouais. Le bouchonnois, c'est pas, pas grand, mais c'est le bouchonnois. Bon, Jeunois, c'est quoi C'est Pitibon-sur-Saône, c'est Ariège et puis Corville, quoi. Ouais, y a... Attends, Dédé, encore, il y en a qui disent que Corville, c'est près des maris sur Saône. Oh, oh, non, non, non, non. non, non, non. Non, non, non. La grand-mère, elle est bien de Corville, elle est bien du Bouchonois. Ouais, ouais, ouais, enfin, bon, voulut. bref, euh, la, la galinette, mais... c'est le Bouchonois. Ouais, Après, c'est autre chose. Bah, Ah oh, mais c'est sûr, faut dire que quelque part, la, la chasse c'est une communion avec la nature, quoi. C'est un, un contact avec dame nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers les écharpes de brume. Il faut avoir une âme de poète pour être chasseur Ah oh, putain, oh, ouais. c'est essentiel, ouais, oh, ouais, putain, oh, poète Ah écoutez, là, ça c'est une musilette des bois, petit oiseau, là, c'est bon avec tes là, elle coucoule, là, écoutez. Ah non, ça c'est un, un galoupio, ça. c'est oh, pas un galoupio, tu rigoles quoi Oh, coucoule pas, il craque -raquette. Bah Mais non, mais je te dis que c'est une musilette. C'est un galoupio, la rigueur, une pisturelle des prix. Je dis que moi, ça. Ah, bah non, c'était Gérard. Moi, je dirais que la chasse, c'est euh, l'esprit de camaraderie, quoi. C'est euh, la fraternité euh, dans l'effort contre la rudesse de dame nature. Exactement. un peu c est, c est, ça, quoi. C'est les coiffants, quoi. C'est la camaraderie. Voilà, c'est les potes, c'est les potes. 11h, ils sont toujours bredouilles. Ah, ou plutôt, broucouilles, comme on dit dans le bouchonnois. Ça veut dire si on envoie une, cette salope, moi, j'ai faim ça fait... Ouais. Bon, les gars, on va décomper là, parce que bon. si c'est un. Il n'y a pas que ça à faire, y a pas allez, bon, oh, les gars. Allez hop Allez On est Et les risques Vous m'aviez parlé de votre chienne Lolita. Non, bon, c'est euh, Bon, euh, l'accident être, quoi. Je croyais que c'était une galienne de cendrée. Bon, bah, je tire. Bon, bah. C'était ma chienne. C'était euh, Lolita, quoi. Oui, mais euh, sur des individus bon, Bah, aussi, hein. Ouais. Il ouais, y a, a 4-5 mois, bon, j'étais avec mon gosse, bon, euh, je tire, euh, je croyais que c'était une galinette cendrée, bon c'était lui, bon. C'est l'accident bête. Enfin, c'est sûr qu'une euh, chaîne euh, comme Lolita, bon, j'en trouverai pas deux, quoi. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur Je l'attendais celle-là. Non, mais le, le, le mauvais chasseur, bon, c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, euh, il tire. Ouais, bien sûr. Il tire. Et le bon chasseur Le bon chasseur, c'est un gars, bon, il a un fusil, un fusil, il voit un truc qui bouge. Il tire, mais. Bah, c'est pour la même chose, quoi. Ouais. Bon, il y a ouais, le bon ouais. chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, il y a le viandard, puis il y a le non viandard enfin. Il faut expliquer. Fait... Fait... Fait... Bon, tu fait... bon, as le mauvais chasseur, ouais. il voit ouais. un truc, il tire. Ouais. Il voilà. tire. Le bon chasseur, ouais. il voit un truc. Bon, il tire, mais euh, c'est un bon chasseur, hein. Bah oui, bien sûr. C'est ça, voilà, c'est la différence, ouais, et... on ne peut, pas, on... On peut vous... pas les confondre les deux. Quand même. Il y a le mauvais chasseur, le mauvais chasseur, c'est un mec qui voit un truc, il tire. Voilà. Ouais. Ouais. Ça, c'est sûr. Alors là, alors, on le reconnaît ça, à la ronde. Est il ne Et le bon ouais. chasseur, bon. Ouais. il voit ouais. un truc, ouais. il tire. Ouais. Mais bon, Mais, Mais euh, bon, c'est un bon chasseur, quoi, ouais. je, ouais. pour... je veux dire, c'est ça, pour... En fait, de toute façon, ça, c'est les questions à la con. Il faut leur expliquer aux gens, parce qu'ils ne savent pas faire la différence, après. 13 heures. Nos amis poètes de la chasse sont toujours broucouilles. Ils n'ont pas vu un seul oiseau. Ou plutôt un oisouille, comme on dit dans le bouchonnois. Oh, merde, putain Où est-ce qu'on les trouve les coins à galinettes Tant euh, pis Ça regarde <rire> du bouchonnois, il vous dira jamais où je trouve le coin à galinette. Où ça Où ça Où ça C'est moi, c'est moi Non, c'était rien, c'était rien. C'était rien. 15 h il décide d'organiser un lâcher de galinettes cendrées. Tiens. Allez, bon. Où c'est qu'on les met, là Allez, allez, allez. Mais là, là, là. là. C'est bon, là. Bon, j'ai réfléchi. Okay. Euh, toi, Bébert, tu restes ici, je tu peux lâches. Je peux te moi. Tu lâches. Ouais. Toi, euh, Gérard, tu te mets en face et moi, je me mets là. Ok. Ok, Dédé, tu me reçois, là. Je te reçois 5 sur 5. J'attends que Bébert en fait le lâcher. Bon, OK, tu fais gaffe, euh, je suis en place, hein Euh, t'attends pas trop, sinon je vais pas te voir, quand même. OK, je suis là, regarde. Ouh, oh. gaffe. Attention, bébé, on va y aller, vas-y. C'est bon, t'aider, Gérard, c'est bon, bon Vas-y, vas-y, vas-y, c'est pas. Vas-y. C'est vas bon C'est bon C'est bon C'est bon, là, bon. Là, Tiens, la deuxième, là, tiens Tiens, là, celle-là Putain, j'ai plus de bol merde là, Putain, je vais rater Putain Où ça, où ça Là, il y a,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 Ça vous bien d'y pétales. eu le boulot, c'est mieux que la barreau. Et, Et si la barreau veut confisquer mes douilles, faudra d'abord qu'elle me suce <rire> parce que je peux vous dire on est euh, hors service bientôt hein, bientôt PLS. Euh, bon, non, on va continuer mais euh, c'est épuisant. Euh, on est encore en session parlementaire, on est encore sur des textes, vous voyez moi je fais la revue de la semaine, tout à l'heure je vais encore avoir des copains, les, les rendez-vous n'arrêtent pas, il faut être dans l'hémicycle, puis c'est des sujets si vous voulez on ne peut pas laisser passer quoi. là on est sur la constitution, normalement on est une assemblée constituante en ce moment hein. Tout le monde s'en fout, il faut bien dire ce qu'il y a. Et puis alors le gouvernement bloque tout, il n'accepte rien, il prend aucun amendement sauf les siens. puis après ils disent « Ah, on a bien amendé le texte, tu parles, c'est du producteur au consommateur, là !» Et on est vraiment très fatigué. Alors, euh, ça n'empêche pas de suivre quand même ce qui se passe, hein. il ne faut pas relâcher sa vigilance, il faut être... Je vais vous parler un peu, de, à nouveau, de géopolitique. Je sais que beaucoup d'entre vous n'avaient aucune idée sur le sujet, il y en a qui sont venus m'en parler, qui m'ont dit « Ah, c'est bien, on vous en parlait, donc on a appris, Et maintenant on commence un peu à comprendre ce qui se passe et à suivre. Ah, c'est la gloire pour moi, parce que c'est fait pour ça. C'est fait pour qu'à travers ce que je raconte, il y ait une éducation euh, populaire qui se fait comme ça, parce qu'on ne peut pas tout savoir, c'est normal que vous ne sachiez pas. Euh, c'est le contraire qui serait étonnant. Alors, euh, bon, comme ça, et puis vous savez, vous arrivez à suivre. Là, en ce moment, il y a un sommet qui est très important et intéressant, c'est le sommet Union Européenne, dans lequel nous vivons, avec l'OTAN. L'OTAN c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est une organisation une, de coopération militaire qui autrefois a été créée pour faire face à l'armée rouge et euh, à la Russie soviétique et aux républiques démocratiques populaires qu'il y avait tout autour. Bon, alors la Russie soviétique s'est effondrée, une autre Russie est née depuis. Euh, le camp socialiste s'est effondré et les pays qu'il y a là sont devenus un, peu, un certain nombre d'entre eux dorénavant fascistes comme la Hongrie, la Pologne, euh, euh, aussi euh, les, les pays bas sont une, une idéologie très anti-russe, très, euh, euh, très guerrière, très belliciste. Hmm Alors, euh, bon, tout ça s'est écroulé, mais l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, lui, il n'a pas disparu. Normalement, il était fait contre un ennemi, il n'y a plus d'ennemis, mais il existe quand même. C'est une organisation militaire, et pour euh, euh, les États-Unis d'Amérique, c'est un levier de domination. Hein, parce que, bon, d'abord, pour vous donner un exemple, tous les États qui venaient de l'ancien camp socialiste et qui euh, passaient dans l'Union Européenne, avant de passer dans l'Union Européenne, la semaine d'avant, ils ont tous signé leur adhésion à l'OTAN. C'est comme ça. Donc c'est un outil de domination. Et qui, évidemment, nous entraîne tous dans les guerres américaines. Il y a toutes sortes de pays qui se disent ben nous, on aime bien avoir les Américains avec nous, parce que s'il faut se taper avec les Russes, ben on aimerait avoir les Américains avec nous. Mais le problème qui est posé, c'est pourquoi on se taperait avec les Russes C'est quand même ça la question numéro un, et c'est là que les réponses sont les plus absurdes. Euh, bon, les Polonais font comme s'il y avait une menace russe à la frontière, bien sûr que non, qu'il n'y en a pas. Et ainsi de suite. Mais en attendant, donc, pour ce sommet, euh, on a vu arriver un monsieur Trump qui est absolument incroyable. Euh, il a commencé par engueuler tout le monde en leur disant, mais qu'est-ce que c'est cette histoire euh, C'est nous qui payons, dit-il, nous assurons votre sécurité, vous ne payez pas, bon, euh, ce pas vrai. Euh, on paye de bien des manières et les États-Unis d'Amérique se payent eux-mêmes puisqu'ils ont le droit d'imprimer des dollars sans, sans que personne ne puisse rien leur dire. Et donc, ils peuvent acheter ce qu'ils veulent, le matériel qu'ils veulent, payer les salaires qu'ils veulent, personne ne va vérifier si les dollars qu'ils émettent en contrepartie de ces activités euh, ont une valeur matérielle ou pas. Bon, ça je vous l'ai déjà expliqué, je ne vous ressoule pas avec cette histoire, mais quand même quand il dit vous ne payez pas, ce n'est pas vrai, parce que d'autant qu'on paye tous. Euh, bon, mais qu'est-ce qu'il veut Il veut que les États européens augmentent leurs dépenses militaires. Bon, pourquoi Le danger augmente, oui, disent-ils, à cause euh, de la Russie et à cause de l'Iran. Euh, bon, on n'est pas du tout d'accord avec euh, cette vision du monde agressive, belliqueuse, et nous ne croyons pas que la Russie se prépare à envahir tous ses voisins. Je ne crois pas une seule seconde parce que, pour une raison bien simple, c'est que ça ne servirait strictement à rien et que les Russes sont des gens extrêmement raisonnables et le pouvoir russe est extrêmement, euh, quand je dis raisonnable, je veux dire qu'il travaille sur des bases euh, rationnelles hein, et pas sur des foucades euh, comme ça. Donc, euh, on nous montre un adversaire, hein, Alors, après, après, vous voyez au moins c'est France, ce n'est pas comme euh, quand c'est les dirigeants européens qui parlent, c'est tous des hypocrites, Alors il nous en fait l'Europe le, de la défense, la défense de l'Europe. On dit oui, oui, contre qui Bon, on ne sait pas, mais bon, enfin voilà, vous connaissez. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. Onze ans déjà que cela passe vite, onze ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes.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 cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence, les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ».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 Les rues de Paris ne sont plus sûres. Vous savez que dans certains quartiers de la capitale, les Arabes n'osent plus sortir tout seuls le soir. Mon, mon nouvel épicier, M. Rachid Cherkaoui, s'est fait agresser la nuit dernière, dans le 18 e Et je l'aime bien, M. Rachid Cherkaoui. Il est arrivé dans le quartier il y, y a six mois. Il venait de racheter le fonds de commerce de M. et Mme Lefranc, qui périclitait. Il faut dire aussi que pendant les heures d'ouverture du magasin, euh, Mme Lefranc allait se faire pétrir par le boulanger, pendant que son mari en profitait pour aller boucher la bouchère. Et le reste du temps, l'épicier se recruvillait sur des enfilades de ballons de muscadet, au rendez-vous Montmartre III de la rue Colincourt, en compagnie de M. Leroy, le boucher. Bah oui, les, les deux hommes s'estimaient mutuellement. Euh, outre qu'ils vaquaient au même trou, ils avaient en commun, euh... Ils avaient en commun une certaine idée de la France, faite à la fois de fierté municipale, de foi régionale et de front national. Une haine tenace pour euh, les étrangers, les grandes surfaces et l'eau minérale les rapprochait encore. Chaque soir, quand Monsieur et Mme Lefranc finissaient par réintégrer l'épicerie à l'heure de Colaro, ils se dépêchaient de fermer pour ne pas rater Bouvard. Si bien que les clients éventuels, lassés de poireauter aux poireaux, avaient fini par reporter leurs instincts légumiers crépusculaires vers les grandes surfaces. Femme dit un soir M. Lefranc avec dans le ton une solennité qui ne lui était pas coutumière. Femme nous sommes pris à la gorge par les gros à la solde de l'étranger. C'est dur à dire, femme, mais... Nous allons devoir revendre l'épicerie Madame Lefranc opina du sous-chef car c'était une femme réservée. Or, l'épicerie, forcément, dans l'état où elle était, personne n'en voulait. Il y a quelques temps de là, alors qu'il glougloutait ses petits blancs en maudissant le maghreb, Vichy saint yor et les établissements mammouths, euh, « Monsieur Lefranc vit venir à lui un petit homme bien mis, quoique de style relativement basané. Bonjour, monsieur, dit le petit homme. Vous êtes bien, Monsieur Lefranc Qu'est-ce qu'il me veut, ce melon dit Monsieur Lefranc, prenant la salle à témoin de l'outrecuidance de l'intrus. Je vous demande pardon, dit le petit homme, mais je ne suis pas un melon, je suis épicier. Je m'appelle J'ai entendu dire que vous cédiez votre bail Et ça m'intéresse, voilà tout Oh dit M. Lefranc. Ça me ferait vraiment trop chier de voir un feignant de bico dans mon magasin. Ou eh plutôt crever. Eh Après s'être ainsi brillamment exprimé, M. Lefranc se dit qu'il n'aurait sans doute pas deux fois la chance de rencontrer pareil gogo. Et dès le lendemain matin, en toute discrétion, il signait la cession de son bail à M. Rachid Chercaoui. Puis il prit le train à Montparnasse pour aller finir ses jours en Morbihan, dans sa villa, Kermaine Camp. En compagnie de Mme Lefranc, qui se consolait déjà de son ultime étreinte dans le pétrin, en caressant le projet d'aller barater le crémier de la rue du Varec de quimperlot et de Crèpe. On n'entendit plus jamais parler d'eux, plus jamais Et je dois dire que dans le quartier, nous sommes très contents de notre nouvel épicier. C'est vrai, pour, pour des fainéants, c'est incroyable de voir à quel point les épiciers arabes se lèvent tôt et se couchent tard. C'est à se demander quand ils regardent les jeux de 20h. Alors pour nous, évidemment, c'est vachement pratique. Le, le dimanche soir, par exemple, M. Rachid ne ferme jamais le magasin tant que tout le quartier n'est pas rentré le week-end. Non, c'est vrai. Je me rappelle, l'autre dimanche, j'y suis allé, il, il était plus de 9h du soir. Je ne sais plus quelle connerie me manque. Les bricoles qu'on a pas le dimanche soir, une salade, un pain de mie, enfin peu importe. Et ben, en tout cas, je vous assure qu'à 9h du soir passé, c'était encore ouvert. M. Rachid était là, dans, dans l'arrière-boutique, en train de, de jouer. Au domino avec un autre maghrébin qui lui ressemblait vachement d'ailleurs. Alors il me l'a présenté, il m'a dit Je vous présente mon frère Mohamed. Mohamed, je te présente un client très gentil. Oui, parce que je suis très gentil et je vous emmerde. Alors j'ai dit euh, banalité d'usage, bonjour monsieur Mohamed, vous êtes aussi du quartier euh, Oui, dit-il, je viens de racheter la boucherie de la rue Lamarck. <rire> la boucherie de la rue Lamarck La, la, la boucherie de monsieur Leroy non, Je m'étonnais tout de même que monsieur Leroy, qui avait la, la même fierté, le, le même foi et le même front <rire> que monsieur Lefranc, Et consentit lui aussi à céder son fonds de commerce à un individu de, de type non-gaulois euh, vachement prononcé. Hein. Alors il me dit, oui, mais vous savez, ça s'est pas fait tout seul. Au début, il a commencé par dire qu'il traitait pas avec les melons. Alors je lui ai dit, monsieur le roi... Euh, on vous aura mal renseigné. Je ne suis pas un melon. Je suis blanchisseur. Alors là, il a gueulé. Il a gueulé. Quoi Ma boucherie, pour en faire un pressing, ils sont pas bien ces ratons. Alors je lui dis, mais là encore, là encore, vous vous trompez, monsieur Leroy. roi. Je, je suis pas un raton, je viens de vous dire que j'étais blanchisseur. Raton laveur, à la rigueur, si vous y plaît. Et là, il m'a carrément foutu dehors. Et alors Et alors Croyez-le ou non, monsieur Pierre. Nous avons signé dès le lendemain. C'est marrant, je... me.. Je... Je me rappelle maintenant que ce même dimanche, avant de nous laisser repartir son frère et moi, monsieur Rachid avait tenu à nous faire goûter un petit sans de l'année qu'il venait de recevoir. Une merveille. Encore un peu vert, mais bien très fruité. Et je me rappelle que lui-même ne s'en était servi qu'un tout petit fond de verre parce que, comme il dit, il faut que je fasse attention, je suis moitié musulman, moitié diabétique. Mais c'est des conneries, moi je le connais bien, je sais bien qu'il préfère les bordeaux rouges, il faut pas me prendre pour un con. Enfin. Ce matin, pour la première fois depuis six mois, le rideau de fer de l'épicerie Cherkaoui est resté baissé. Monsieur Mohamed était là dans, dans tous ses états, il m'a expliqué que son frère venait de se faire hospitaliser avec dix points de suture Il avait été attaqué au couteau à la nuit tombée par des inconnus. Alors, M. Mohamed et moi sommes allés chez le fleuriste du coin faire l'emplette d'une poignée d'anémones. Et puis, je l'ai accompagné à l'hôpital. Mais les rues de Paris ne sont plus sûres. J'ai une première question qui, qui m'interroge depuis hier. Vous savez, il y a l'article 40 du code de procédure pénale qui est très clair. Toute personne dépositaire de l'autorité qui voit un délit, et là, on a bien un délit pénal, il a passé à tabac des jeunes euh, dans, de, manière, de manière gratuite et incroyable, euh, doivent en avertir le procureur. Donc, qu'ont fait Emmanuel Macron qui était au courant Qu'a fait, qu fait son directeur de cabinet Qu'a fait Gérard Collomb Ce n'est pas seulement le fait de l'avoir mis à pied de manière insuffisante, d'avoir conservé son bureau à l'Élysée, c'est qu'il aurait dû être traduit devant la justice par les personnes dépositaires de l'État. Donc ça, déjà, c'est un fait extrêmement grave. Et puis, il y a un deuxième fait, et là, c'est une interrogation Vous, vous avez parlé du passage à tabac, sauf que maintenant se révèlent des photos tout au long de la manifestation du 1er mai dont on sait qu'elle s'est passée dans des conditions vraiment spéciales. Et qu'est-ce qu'on voit On voit cet Alexandre Benalla avec la police, à certains moments avec un brassard de policier, d'autres moments avec un tucky-walkie. Manifestement, il est tout sauf l'observateur que nous vend le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Que fait-il parmi la police Manifestement très accepté. Comment ça se fait que les policiers acceptent quelqu'un qui usurpe l'identité d'un policier puisqu'il a un brassard de police Et moi j'interroge, là cette fois-ci, je, je pose une question et je pense qu'il faut une commission d'enquête. Qu'est-ce que fait un vigile privé de l'Elysée parmi la, les forces de l'ordre lors d'une manifestation du 1er mai A tous les points chauds de cette manifestation, je pense que cette question doit être posée à Emmanuel Macron.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 dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tenant de son exil, des enfants de cinq ans travaillant dans les mines,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 Ne finisse pas tes artistes prophètes De dire qu'il est temps que le malheur succombe Ma France Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une Celle qui pète toujours vos crimes, vos erreurs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 Serré fines, ça fait de 36 à 68 chandelles Ma France C'est bon On voit bien la pharmacie derrière, c'est important pour le décor euh, Donc réaction euh, au congrès de Macron de, de petits trucs comme ça là euh, Le premier truc amusant c'est que Macron il a décidé que l'année prochaine Euh, on pourrait euh, débattre avec lui c'est-à-dire qu'on pourra réagir et il pourra répondre quoi. bon ok, tu vas voir que les, les députés en marche qui la semaine dernière nous ont dit que nos idées étaient vraiment nulles et pourries, que c'était anti que ça n'allait pas du tout, que c'était une confusion des pouvoirs et tout ça, cette semaine, comme Macron leur a dit, c'est ça qu'il faut, il n'y a pas de problème ils vont tous voter comme des moutons pour ce truc-là, moi je pense qu'il faut aller plus loin c'est pour ça que moi, l'année prochaine c'est pas parce que je vais entendre deux heures Macron que... Euh, notre président de groupe Jean-Luc va prendre la parole pendant 5 minutes pour que Macron lui réponde pendant 5 minutes, que ça va me satisfaire moi je pense qu'il faut que Macron il vienne tous les mois à l'Assemblée Nationale il est le chef objectif du gouvernement la preuve c'est que là il vient de décider hier qu'on devait rajouter ce truc là à la Constitution et ils vont tous euh, euh, voter ce qu'il hésite de voter donc puisqu'il est le véritable chef c'est pas une fois par an et puis c'est pas des longs discours qu'on doit entendre de lui, c'est Tous, tous, tous les mois et encore, je dirais toutes les semaines, il devrait être bombardé de questions, il devrait s'expliquer sur la politique qu'il met en œuvre constamment. Euh, donc voilà, c'est le premier truc. Le deuxième truc que j'ai noté d'amusant, c'est sa métaphore du gâteau. Quoi. Il y a un gâteau, euh, mais si vous voulez, pour partager un gâteau, il faut déjà qu'il y ait un gâteau, il nous dit. Et il, se, il se fout complètement la, la gueule du monde. Quoi. Le gâteau, attends. C'est le numéro de challenge. Hein. Donc. Euh, Fortune de France, bon, eh bien, il y a 20 ans, les 500 plus grandes fortunes françaises pesaient 6% du PIB. Elles pèsent aujourd'hui 30% du PIB, tu vois Ça a été la part dans la richesse française a été multipliée par 5. L'année dernière, il pesait 25%. Cette année, foup, ça a grimpé à 30% en un an. Donc c'est considérable alors qu'il ne nous raconte pas des histoires de gâteaux. On est déjà dans un univers extrêmement inégalitaire. Et en fait, sa politique, plutôt que de freiner les inégalités, elle consiste à les accroître. Je reprendrai plutôt en matière de gâteau la métaphore de Jean Gadré. On a un gâteau, franchement... Il faut le partager tel qu'il est. On n'a pas besoin qu'il grossisse davantage, surtout s'il grossit avec des produits toxiques et qui nous rend la vie constamment plus pourrie. Donc ça veut dire que c'est une mise en cause de la croissance là, que je fais. Je pense qu'on n'a pas besoin de croissance pour être heureux. Je rattache ça aux travaux de notre camarade Richard Wilkinson, l'épidémiologiste anglais, qui montre qu'à partir d'un certain niveau de revenus, grosso modo aux alentours de 20 000 dollars par personne, on n'a plus besoin d'augmenter les revenus pour être plus heureux dans la société. Donc il faut en finir avec l'objectif de dire, ah, il faut que le gâteau y grossisse, le gâteau y grossisse, le gâteau y grossisse. Non, d'ores et déjà, il faut mieux euh, le répartir et il faut aller récupérer Allez, de l'argent à celui qui. Allez, salut Giro. Salut, eh, salut Giroud Euh, qui vient de gagner 56% de plus, Bernard Arnault qui vient de gagner 56% de plus en une seule année et qui, on apprend dans un autre bouquin, dîner toutes les semaines pendant la campagne électorale, avec qui Avec notre président de la République, Emmanuel Macron. Voilà. D'ailleurs, euh, Macron, c'est pour ça qu'on est devant une pharmacie, parce que aussitôt le congrès terminé, il a retrouvé son milieu naturel. Bon, Versailles, c'est quand même déjà plus ou moins son milieu naturel. Mais aussitôt le congrès terminé, il est rentré à l'Elysée pour rencontrer qui tous les dirigeants de l'industrie pharmaceutique mondiale, tu vois un truc qui s'appelle le Dolder, t'as vu passer ça non Donc c'est les patrons, alors celui qui recevait l'hôte qui organisait la réception en France c'était le PDG de Sanofi, Sanofi on connaît bien, Sanofi c'est Serge Weinberg qui en est euh, le, le PDG là, avec euh, Mandipour on est le directeur général mais qui en est le PDG Weinberg c'est l'homme qui a fait rentrer Macron chez Rothschild ils étaient dans, ils étaient dans la commission atali tous les deux c'est l'homme qui a aidé Macron à lancer sa campagne c'est l'homme que Macron va remercier le jour de euh, son intronisation à l'Elysée il font la foule pour aller remercier Serge Weinberg PDG de Sanofi. Donc voilà euh, le, le, les liens qui, euh, qui, qui l'unit d'ores et déjà à l'industrie pharmaceutique. Fan, Sanofi, c'est la dépactine. Sanofi, j'ai regardé, j'ai vérifié mes chiffres, c'est la suppression de 3000 emplois de chercheurs en France. Sanofi, c'est des dividendes à hauteur de 40% de, des revenus, c'est absolument des, des bénéfices, c'est absolument considérable. Et c'est pareil, en fait, pour les tableaux. Pour à peu près toute l'industrie pharmaceutique, on a des taux de rentabilité qui sont absolument conséquents, c'est-à-dire que c'est la protection sociale des pays du Nord qui finance les bénéfices et les dividendes des actionnaires complètement massivement. Maintenant, est-ce qu'Emmanuel Macron, hier, dans sa réception à l'Elysée, euh, il a causé franchement avec le PDG Sanofi, de AstraZeneca, de, de Servier, de tout ça, est-ce qu'il a causé franch, franchement de, de, du maintien de la recherche et développement Allez-y, messieurs. J'en Je prie. Est-ce qu'il a parlé franchement du maintien de la recherche et développement, du fait que Sanofi devait payer pour la, les malades de la dépakine Est-ce que. Est-ce qu'il a codé franchement de tout ça de, de, C'est pas normal d'avoir de des usines qui rejettent 190 000 fois plus euh, de cochonneries que les taux autorisés. Et c'est pas l'État qui l'a découvert, c'est France Nature Environnement. Bon, est-ce qu'il a parlé de tout ça Moi j'aimerais. Je suis venu de Godouarsvelle de Paris quest Ce qui s'étonnent tous qu à dire almazon Qu'un flamand, un guise d'intermède Qui aime pas danser au son du cordéon Qu'est-ce qui s'invite chez une bonne musicienne Je crois au faire un avenir Avec un roubaisienne. Alors souvenez, Un dimanche à dîner Avec ma cordéon pour duer d'un sac à ne que le voir to voir par le plaisir and des lesken sekek can de je voudrais serger cordeonne ne se soirée bien Qu'est-ce que te voudront, choisir un amoureux, te fera jamais un soir plus belle. Qu'est-ce que te prendront, un bel cordéon, D'un mon dame baisson, qu'avec les affaires, je prends un cordéon Et tout de suite le fasse taire. de semaine Je ne vais jamais ouvrir, je gagne dans ma quinzaine, j'ai un bel cabaret, N'eker broque, ne kére, cang ton gros prendre le plaisir, un benchbec, un stick a bec, cagne ton gros daché avec Corteille Monsieur tous les voyeuses, matin, je les dâchez les armes, Corteillonne, Monsieur tous les voyeuses, soir matin, c'est les les airs je te peux demander à tous six de boulot Qu'est-ce que j'attends une nouvelle danse Au poids longtemps, tout de suite ose la brave Sans de Paris, ou bien des valenciennes Oui je n'arrête pas Et je t'en fais une ragaine Ouais qu'à penul J'ai t'accord mais quel mieux J'ai mis plus décoré à tous les corps tortoles wa yo soir matin je t'ai dans ce Jadot, on démarre avec l'actualité, le bateau Lifeline est arrivé hier soir à Malte avec 233 migrants à son bord. Ils seront pris en charge par huit pays de l'Union Européenne, dont la France. Est-ce que les leçons de l'Aquarius ont été tirées selon vous, enfin en tout cas, euh, pour ces réfugiés, pour ces survivants, euh, incontestablement, puisqu'ils vont euh, immédiatement être répartis. Mais, euh, vous combien, de Macron sur fallu, ce combien de temps il a fallu pour que ce bateau puisse accoster Et puis, euh, vous avez suivi comme moi euh, les déclarations du président de la République par rapport à ces ONG qui seraient les complices des passeurs. Je trouve ça incroyable comment progressivement ce gouvernement, avec euh, cette, ONG Poleron, hein. cette ONG allemande, cette ONG allemande, euh, comment euh, Ce gouvernement, avec son ministre Collomb et maintenant son président de la République, reprennent un vocabulaire qui vient directement de l'extrême droite. Les ONG qui sauvent les réfugiés en mer, complices des passeurs, on en fait d'une certaine façon une forme de mafia... Euh, du passage clandestin. Je trouve ça Alors, terrible. Il, il ne fusille pas toutes les ONG. Hein. Il a rappelé le rôle important de les ONG. Il, il a dit que cela avait agi en, en contravention euh, des règles internationales. Sauf que c'est ah, totalement, là, l occurrence. L occurrence. Que totalement faux. L'idée, signal... c'est qu'à partir du moment où vous sauvez en mer, vous devez ramener ces personnes sur des ports sûrs. Et pardonnez-moi, euh, la Libye n'est pas aujourd'hui un lieu sûr pour les réfugiés. Et moi, Je trouve ça dramatique que notre président de la République qui, y compris dans sa campagne présidentielle, avait réuni euh, autour de lui des personnes qui considéraient que la façon dont il avait soutenu Angela Merkel dans cette humanité et dans euh, le, le fait de, de, de tenir ses obligations qu'avait critiqué Emmanuel Valls beaucoup euh, sur son attitude, en fait il est en train de se mmh. droitiser de manière considérable. C'est comme si on disait aujourd'hui que... Mmh les Restos du cœur sont complices de la pauvreté, mmh. que la Fondation Abbé Pierre ou le DAL sont complices du mal-logement. Mmh. Je trouve ça franchement mais, mais Il y a un ministre de la Transition écologique qui s'appelle Nicolas Hulot, c'est votre ami, c'est votre ami, on ne l'entend pas. Écoutez, ce n'est pas son dossier. Euh, sur non. la question des migrants. Après, euh, je ne vous cache pas que... Euh, parfois, je m'interroge sur le, le, le, le, le discours qu'il tient par rapport à la politique menée par ce gouvernement. D'abord sur, qu sur les questions écologiques. D'abord sur les questions Je oui, me oui. souviens aussi qu'il était euh, allé voir euh, euh, Damien Carême, le maire de Grande-Sainte, quand il avait installé de manière tout à fait convenable, organisée, l'accueil des réfugiés euh, dans les Hauts-de-France, euh, et qu'il avait dit. Euh, à quel point euh, nous avions un devoir d'humanité. Personne ne dit que c'est simple. Personne que, ne dit que c'est simple la question des réfugiés, la question des migrants. Alors, la question c'est sur quels principes et sur quelles valeurs on commence à résoudre les problèmes. Justement on dit que la solution est européenne. Il y a un sommet européen important qui débute cet après-midi. Euh, sauf qu'on voit bien que beaucoup de pays européens, c'est immigration zéro, on n'en veut pas. Alors, est-ce est -ce que c'est voué à l'échec Et, et est-ce qu'au fond, ça ne met pas quand même l'union en danger Quand vous voyez les Tchèques, les Hongrois, ils disent, nous, c'est immigration zéro. Vous avez raison. Vous avez raison. L'Union européenne est en danger sur ses principes fondamentaux, qui sont ses obligations internationales en matière d'accueil des réfugiés et qui sont les principes, les valeurs de l'Union européenne d'accueillir des personnes. Oui, mais des en pays n'en veulent pas. Et des pays n'en veulent pas. Ils compris leur peuple. Y compris à un moment donné, on a pensé que ces pays, parce qu'ils avaient été des pays d'émigration notamment sous euh, des dictatures, à l'aide plus sensible au fait d'accueillir euh, des survivants. On voit qu'en fait, culturellement, ils ne sont pas prêts. Mais on a un sujet, vous savez, il y a eu un débat euh, dans le dernier, euh, la dernière session plénière à Strasbourg sur, euh, sur évidemment l'Aquarius et la question euh, euh, des migrants. Et c'était terrible de se retrouver entre, d'une certaine façon d'avoir des discours complémentaires entre l'extrême droite et les pro-européens où l'extrême droite disait, euh, défendant le gouvernement italien, l'Europe n'a rien fait pour nous aider, et euh, les pro-européens disant euh, les dirigeants européens englués dans leurs égoïsmes nationaux n'ont pas été solidaires vis-à-vis -vis de l'Italie, notamment dans, dans la période récente. Donc il va falloir trouver un mécanisme européen, parce qu'il n'y a pas de solution qui ne soit pas européenne dans cette affaire là. Donc, un mécanisme européen qui soit à la fois effectivement la relocalisation des réfugiés dans les différents pays, mais on ne sortira pas de la crise européenne par cette seule question des migrants. Oui, il faut répondre à la question des migrants, mais en même temps, si des pays se referment, des pays se referment, soit parce que, culturellement, ils n'ont pas l'habitude d'accueillir des réfugiés. Soit parce que les populations se sentent perturbées par la mondialisation, qu'ils se sentent insécurisés, précarisés et qu'ils voient ces images que parfois les États organisent de l'invasion. Orban veut donner une image des réfugiés qui est une image d'invasion barbare musulmane. Le ministre Colomb n'a pas échappé à, cette, à ce lexique en disant on a des régions qui sont envahies, tout ça, alors qu'on n'a jamais aussi peu de réfugiés. Donc, il va falloir, en même temps que traiter la question des réfugiés, traiter la question de la crise sociale. Et trouver, y compris avec les pays de l'Est, un accord sur la politique de défense. Ce que je veux dire, c'est que sur ce sommet européen, où on voit une Europe qui est en crise, où on voit que le Brexit n'a pas servi de leçon, tout le monde avait dit, après le Brexit, on va tout changer. En fait, tout le monde aujourd'hui a un petit sourire ironique sur les difficultés de la Grande-Bretagne. Mais le Brexit est un symptôme de la crise européenne. Ce n'est pas un fait politique en soi. Donc il va falloir mettre autour de la table plusieurs sujets. Pour que à un moment, chacun puisse gagner. On a besoin d'une politique européenne de défense. Il n'y a plus, plus le parapluie européen. On a besoin d'investir dans un projet européen qui fasse sens pour ces populations. C'est la transition écologique, c'est le climat, c'est l'agriculture, c'est une politique industrielle face à Trump et face aux Chinois. Si on met tous ces éléments-là sur la table, je pense qu'on a la possibilité d'un accord global parce que chaque pays Mais un accord global, un lors de ce sommet, vous pensez Ah mais il faut l'initier là. Soit on a des dirigeants, malheureusement, je reconnais que ce n'est pas totalement le cas. Soit on a des dirigeants qui sont à la hauteur de l'histoire, qui sont à la hauteur des discours qu'ils tiennent sur l'Europe. La crise possible, le fait que l'Europe, si on ne se met pas ensemble, dans 20 ans, il n'y a plus que l'Allemagne qui, qui, qui, qui participera aux 10 premières économies du monde. Il n'y aura plus que l'Allemagne. Quand vous dites Soit... que ce n'est pas le cas, les dirigeants ne sont pas à la hauteur, vous pensez à Emmanuel Macron je pense qu'il, malheureusement, il a, euh, il a ouvert son quinquennat en ayant un discours très pro-européen et c'était bien. J'ai pas la même vision que lui de l'Europe, mais moi je souhaite qu'il y ait un débat entre pro-européens. Parce que l'échec de l'Europe aujourd'hui, ce n'est pas les extrêmes-droites, ce sont pas les anti-européens. C'est l'incapacité des prétendus pro-européens, de Barroso à Juncker, de Sarkozy à Hollande et à, à d'autres, qui n'ont pas mis en place l'Europe fiscale. C'est quoi, qui quoi le pays modèle en... pour vous en Europe Pardon le pays modèle, celui qui pourrait... Il y a pas ça. Je ne dirais pas qu'il y ait de pays modèle. Regardez, même dans les pays du Nord, qui sont des pays qui, parfois, socialement, vont très très bien, aujourd'hui, ils dirigent avec l'extrême droite. Je veux dire, il y a l'ensemble de nos opinions publiques sont extrêmement perturbées par le monde dans lequel on vit. Euh, Mais justement, se sentent... est-ce que la conséquence de tout ça, ça ne sera pas une montée de la vague populiste aux prochaines européennes C'est possible. Euh, C'est tout à fait possible. Il y a il, Le terreau est là, ou... Encore une fois, euh, nos dirigeants sont capables de se dire euh, l'Europe est seule dans le monde d'aujourd'hui pour porter des valeurs de démocratie, pour porter le multilatéralisme sur le commerce, on le voit face à Trump, sur le climat, sur la biodiversité, sur l'évasion fiscale. Et mais on se dit que l'Europe est seule, mais que seule l'Europe peut nous sauver. Mais pour ça. Il faut sacrément renforcer le niveau de jeu, pour parler euh, euh, des images de, de, de football. Parce que là, franchement, au niveau européen, euh, c'est comme le match France-Danemark. C'est-à-dire qu'on se fait des passes, chacun dans son camp, et on renvoie à l'autre la responsabilité. Nul. Et c'est nul. À la fin, c'est nul. Score nul, match nul. Donc, euh, euh, si on renforce pas notre niveau de jeu, comme des dirigeants européens ont été capables de le faire dans notre histoire européenne en disant... Il faut donner un espoir aux jeunes, il faut créer de l'emploi, en Italie, ailleurs. Mmh. On investit. On investit sur les énergies renouvelables. On investit sur l'agriculture paysanne. On investit sur la mobilité. On permet aux jeunes de voyager en Europe. Mais vous c'est ça l'enjeu le, de l'Europe aujourd'hui. Le gouvernement qui présente aujourd'hui son plan énergie solaire, Aurélien Oui, on va passer aux questions écologiques puisque, effectivement, aujourd'hui, le plan son, Le gouvernement présente son plan énergie solaire avec, notamment, une prime pour l'achat de chauffage solaire. Il était temps de rattraper le retard dans ce domaine On est très en retard. Et pour le coup, là, euh, la France, comme beaucoup de sujets environnementaux ne respectent pas ses engagements européens ces mots-là, oui. qui sont des mots français, hein. Oui. lesquels viennent de l'arabe Moi, je dirais okay. magasin, peut-être. Bled. Euh, Somme. Je dirais artichon. En fait, ils viennent tous de l'arabe, ces mots-là. J'hallucine. <rire> je suis choqué. Je suis choqué. Quand le matin, vous commandez votre café avec zéro sucre, Et avec un, un jus d'orange, là je viens de parler arabe, tous les mots viennent de l'arabe. Est-ce que selon vous, la langue française a été influencée plus par le gaulois ou par l'arabe les... Par l'arabe euh... Je pense par l'arabe. Gaulois Arabe, beaucoup plus. Les langues qui ont le plus influencé la langue française, c'est l'anglais, l'italien et l'arabe. Et les gens ne savent pas forcément que l'arabe ah, a autant. Eh ben voilà. Une zouz. Une zouz, c'est une neuf. Ouais, ben, ça vient d'où je sais pas, ça, ça va de l'arabe aussi C'est de l'arabe Café, surtout, c'est le, le, le plus connu. Ça vient de d'où, café carre Kif Kif-kif, bon. ouais, kif-kif, exactement Coton, en arabe, c'est coton. T'as le seum, là, le seum, c'est le poison en arabe. Ça veut dire le poison en arabe. Du coup, quand t'as le seum, ça veut dire que t'es dégoûté un peu. Je kiffe. Kif putain, je, je le dis tout le temps, depuis que tu dis je, je dis kiffe. Bah, ça vient de l'arabe aussi. Évidemment, l'arabe est rentré dans la langue française depuis le, le 9e siècle. Mais encore aujourd'hui, euh, dans les quartiers, euh, voilà, le, le, le, le, avoir le seum, euh, kiffer, euh, et bien d'autres mots, une zouze, ça vient de l'arabe, et donc tous les jours, la langue française, elle s'enrichit de mots arabes. C'est un peu comme avec l'anglais, c'est une longue histoire d'amour et de désamour aussi, euh, parce que dans le fond, il y a eu d'abord les, les conquêtes arabes. Là, on est euh, à partir en gros du 8e, 9e siècle, puisqu'ils se sont introduits et ils ont conquis l'Espagne, et on venait de l'Europe entière pour rencontrer des savants. Ça, c'était la première chose. Des savants arabes. Des euh, savants arabes. Algèbre vient effectivement de l'arabe et algorithme il y a toujours une difficulté c'est qu'on a tendance à vouloir l'écrire avec un y c'est r i t h m e justement parce que ça vient d'un nom propre alors après ça a été la, la colonisation et la décolonisation alors dans le cadre de la colonisation c'est vrai que c'est d'autres mots qui sont à, arrivés je pense à des mots comme blood et puis alors la, la dernière génération on, on la voit à travers euh, de très beaux rap qui sont donnés et là c'est surprenant parce que énormément de mots arabes passent puisque ce sont des jeunes des cités dont les parents viennent souvent de tunisie du Maroc, euh, d'Algérie, d'Afrique. Euh, et il y a des mots qui passent. Wesh, wesh, euh, wesh est tout à fait passé aussi euh, comme une interjection. Alors c'est un wesh Weshrak, ça veut dire comment vas-tu ah, euh, en, en beau langage, d'ailleurs. C'est un mot familier chez nous, mais au départ, c'est un mot d'arabe littéraire qui est très beau. Tous les mots sont beaux, il suffit de les rendre beaux. C'était magnifique comme fin. Tous les mots sont beaux, il suffit de les rendre beaux.